vos évasions estivales. Merci d'écouter Vivacité, il est 11h. L'actualité, c'est avec vous Delphine Vreux, bonjour. Bonjour, deux hommes armés de couteaux, ils retiennent entre 4 et six otages dans une église à saint étienne de Rouvray, près de Rouen, en France. D'après nos confrères de France Bleu, le curé de la paroisse fait partie des otages. Les unités spéciales d'intervention sont sur place et plusieurs personnes seraient blessées. Des tirs viennent aussi d'être entendus. Le quartier est bouclé. Les syndicats de Quick rencontrent la direction ce midi, une réunion prévue depuis plusieurs semaines. Mais la transformation des Quick en Burger King sera au menu des discussions. L'opération de rachat doit être finalisée pour la fin de l'été. Les chiffres n'ont pas été précisés. Quick compte 92 restaurants en Belgique. Une toute grande majorité sont aux mains d'indépendants franchisés. Un milliard d'euros en plus des investissements déjà prévus, un sacré coup de pouce pour la SNCB. De l'argent pour achever notamment les travaux du RER. On gonfle la dette mais c'est un endettement vertueux, bon pour le client, commente le ministre François Belot en charge de la mobilité. Il insiste aussi sur les effets positifs sur le plan socio-économique et c'est bon pour la Wallonie comme pour la Flandre, ajoute également le ministre. La moitié des lits pour bébés vendus en Europe ne sont pas sûrs. Une campagne européenne de contrôle a examiné 50 produits. Des lits fixes ou pliables, les fameux lits parapluies. Le plus souvent, l'ouverture dont le lit était trop grande ou la base pas suffisamment solide. Un sur deux présentait même un risque grave pour le bébé. En Belgique, les résultats sont meilleurs. Un lit sur six est jugé dangereux quand même. Deux lits présentaient de légers problèmes, mais ils ont été adaptés. L'enquête sur l'attentat de Nice en France. Deux hommes ont été interpellés hier. Ils sont placés en garde à vue. Les enquêteurs cherchent à déterminer si l'auteur des faits, Mohamed Lawesh Boulel, a pu bénéficier de soutien logistique pour commettre son attentat. On va faire un point RTBF fois avec Adrien Demet. C'est calme ce matin Oui, c'est très calme dans l'ensemble depuis tôt ce matin déjà. Même si on observe et on nous signale cet accident sur le 40 Bruxelles vers Ostende, il s'est produit à hauteur de Neveleux, C'est la bande de gauche qui est bloquée à cet endroit. Et cela a de fortes conséquences sur le trafic puisque vous perdez environ 35 minutes en amont dans 7 km de retenue de trafic en direction d'Ostende. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Un air de vacances, vous retrouvez Stéphane Piedboeuf. Et c'est parfait, c'est l'heure de l'apéro, l'actualité reviendra midi. Gréphel. Les soldes XXL, la qualité et le service Greffel Vite, plus que quelques jours pour en profiter. Greffel. air de vacances sur Vivacité de 11h à 13h avec Stéphane Pieboeuf Mais comment ça va aujourd'hui Mardi, c'est peut-être une semaine de vacances, une semaine de boulot. Mais c'est les vacances tout l'été sur Vivacité entre 11h et 13h. Et déjà bien avant évidemment avec la grande évasion qui vous emmène voyager tout l'été dans des destinations extraordinaires. Et nous, eh bien, on va se charger de vous divertir avec la musique de Vivacité, les tubes de l'été. Et tout à l'heure, ce sera la version soft de On va finir un poil ce soir de Patrick Sébastien. Nous écouterons Zebda. Nicolas est en forme, il fonctionne à l'énergie solaire et il y en a beaucoup aujourd'hui, donc il est en très grande forme. On le retrouvera pour la météo des plages et des vacances, celle que vous pouvez demander aussi par SMS au 3063 pour un demi-euro l'envoi de message. Et puis, mesdames, on va vous faire plaisir dans la séquence conso d'Aurore Salsano, puisqu'elle vous parlera du coloriage des ongles, notamment les ongles de pieds qui... Voilà, on n'a pas ce problème là, nous, hein, les gars. Euh, donc, voilà, exposé au soleil, dans les sandales, tout ça. Enfin, bref, des conseils... Euh, esthétique donc euh, avec Aurore euh, et puis plein de surprises bien sûr les people qui sont en vacances, nous appellerons notamment Daniel Guichard Un air de vacances sur Vivacité Et parmi les tubes en puissance de cet été, il y a sans nul doute Chris Cab, voici Badabing sur Vivacité You know that girl really turned me on Badabing, est dans un instant, notre premier tube de l'été, nous allons prendre la direction des années 80. Bon, la fin des années 80, je rassure tout le monde, vous étiez y nés, 1988. À tout de suite. Hérisson, tu te dandines sur les sentiers du Ravel. Tu le vois, tu dodelines lorsque les journées sont belles. Tu dégaines tes piquants au moment où vient Manon, chevauchant son vélo blanc, et pfff, c'est la crevaison. Sur le Ravel, en tout temps, règne la loi du Hérisson.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 Embarquement immédiat pour Seine sur Sambre, le festival le plus barge de l'été. Une scène flottante avec à bord, Ouvrephonique, Arnaud, Frérot de la Vega, Juliane Peretta, Emma B., Jali, Aminé, Suarez et bien d'autres. Les 26, 27 et 28 août sur le site de l'abbaye d'Aulnatoin. Info 070.be. Avec vous, Mediamarque, La 2 et Vivacité. Vous en rêvez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 C'est beau, c'est notre premier tube de l'été. Elsa et Glenn Medeiros sur si vivacité avec un roman d'amitié. Et tout a commencé pour cette chanson le 23 mars 1988. Lorsqu'Elsa est l'invitée de l'émission phare de variété de TF1, Sacrée Soirée. C'était bien avant le qui veut gagner des millions. C'était ouais, dans les années 80. Le concept de l'émission, c'était d'offrir une surprise à l'invité en question. Elsa reçoit la visite inattendue de Glenn Medeiros, adolescent américain dont le tube « Nothing's gonna change my love for you » caracole en tête du top 50 français. C'est là que germa dans la tête des producteurs l'idée de les réunir pour un duo à l'aide de Didier Barbelivien pour les paroles en français. Le morceau voit le jour en à peine trois mois et devient le tube de l'été 1988. Voici Elsa et Glenn Medeiros Un roman d'amitié sur Vivacité. Chanson, Elle est vraiment belle. Mais pourquoi tu ris, Sylvain Elle est magnifique, cette chanson. Bah, et je suis certain qu'il y en a qui ont pleuré aujourd'hui. Mais c'est vrai, c'est un roman d'amitié, c'est tout mignon. C'est Elsa et Glenn Medeiros. C'était en 1988, le premier tube de l'été sur Vivacité. Et après, le roman d'amitié, ça fait boum, boum, boum, et paf Et, et c'est Mika. Hein et de Nicolas, la météo des vacances. Juste après, merci de nous écouter. toujours un bon prétexte. pour tomber nos foot of the loom. Quand toi et moi on fait bon bon bon Quand t'es pas là, je fais n'importe quoi. Je prends des kilos des tequila. Je chante des chansons d'Oom Kalsum. Je ne pense qu'à nos bon bon bon Et tous les bourgeois du 16e. Je me demande pourquoi je t'aime. Pour le voir, pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi on fait bon. bom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 Ça, ça fait toujours deux, de plus de ça fait tout ce qu'on veut. C'est comme les coups de Brahim Aslou. Toi plus moi, ça fait bon, bon, bon. Pas la peine d'aller cavaler. Y'a que ça qui me fait voyager. Pas les cocotiers de Touloum. Quand toi et moi on fait bon bon. Et tous les bourgeois du 16 se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir, pas besoin d'un sou Quand toi et moi on fait sur Vivacité jusqu'à 13h et on prend des nouvelles des people en vacances tout à l'heure nous appellerons Daniel Guichard la c'est quelquefois ne plus aimer mais être heureux de se trouver Mais juste avant, le talentueux Denis Collard nous livrera la météo des plages de notre littoral mais aussi celle de vos vacances puisque vous pouvez demander la météo de votre lieu de villégiature par SMS au 3063, ça vous coûte 50 centimes d'euros l'envoi de message ou alors via internet, c'est gratuit, c'est sur vivacité.be, vous cliquez sur un air de vacances. On tous au paradis du matelas. Maintenant, moins 50%. Paradis du matelas à à l'heure. En face du McDonald's. My love vélo. Dites les amis un petit conseil entre nous si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbfbe vélo, Vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. Dès 15h, vivacité vous donne envie de vivre ici.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 Un air de vacances sur vivacité. La météo des plages et des vacances, prenons la direction de la mer du Nord avec vous Denis Collard. Il va falloir en profiter aujourd'hui avant le retour des nuages et de la pluie mercredi. Bonjour Denis Bonjour Stéphane. En effet, c'est vrai qu'aujourd'hui, eh il fera encore agréable sur nos plages. Une moyenne de 21 degrés euh, le long des dunes. Il n'y aura pas non plus trop de brise de mer. Le vent deviendra un petit peu plus turbulent l'après-midi, mais sans grandes conséquences. Et la température de l'eau reste toujours de 18 degrés. Donc aujourd'hui, encore une belle journée en perspective. C'est vrai qu'en parlant de perspective, celles pour demain sont moins bonnes, puisque là, eh bien, ce sera gris et pluvieux. Donc profitez-en un maximum aujourd'hui. Marc et ses amis partent faire la fête à Saint-Tropez, j'imagine que le champagne sera onéreux, par contre le soleil lui brillera gratuitement Denis. Et oui Stéphane Saint-Tropez quand même avec oui. le fameux adjudant Gerbert vous vous souvenez oui. Eh, oui Oui, eh, Saint-Tropez fait beau c'est toujours beau à Saint-Tropez c'est vieille, c'est vieille. alors demain on a 31 degrés et eh Ça chauffe avec des nuages. Mais je dis, il y aura plus de nuages. On aura encore quand même 31 degrés. Hein Voilà, donc, et euh, <rire> ambiance, voilà, ah Saint-Tropez. C'est vrai oh. qu'il faut faire attention, bien lire les tarifs avant de payer, avant de commander. Parce que sinon, parfois, lorsque l'addition arrive, <rire> bardaf, c'est l'embarras. Merci beaucoup, Denis Nicolas en toute grande forme. Et on vous retrouvera tout à l'heure, bien sûr, avec d'autres destinations, celles que vous pouvez demander par SMS ou sur vivacité.bf. Vic Kungs sur Vivacité 10 Girl à 11h20. Accompagné sur la route des vacances ou du sandwich, c'était le groupe U2 sur Vivacité. Il y aura Tal aussi dans les prochaines minutes et puis une chanson terrible de Roger Glover et Love Is All.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 Le Beau Vélo de Ravel, c'est aussi une émission de télévision dans laquelle nous vous montrons des gens assis qui vont plus vite que des gens debout. Dans notre peloton, il y a aussi une ministre en short, Guy Lomère en tandem avec Olivier Coll et des sportifs en herbe sur la boucle Adeps. Tout ce beau monde en goguette vous attend dimanche, juste après le JT de 13h sur la Une Télé. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Et la deux présente. Je suis supporter. Ik supporter. Je suis supporter. Ik supporter. Nous sommes supporters. Je supporter. Comme Jean-Michel, Tia, Charline, les Borlé, vous aussi supportez l'AG Insurance Memorial Van Damme. Enregistrez-vous sur je suis supporter.be et gagnez de superbes prix.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 qu'il était aware et elle elle est awake c'était Tal sur vivacité je ne sais pas s'il est aware ou pas, mais il va vous informer des conditions de circulation. Adrien Demet, bonjour. Bonjour Stéphane. Aware ouais, en matière de trafic, il vaut mieux. Hein. Et en ouais. tout cas, on a une situation bien calme depuis ce matin et ça continue. D'autant plus que la chaussée est à présent dégagée sur le 40 Bruxelles-Stand, autour de Neveleux, voie libérée, mais ça coince toujours assez fortement, bien en amont sur environ 8 à 9 km à présent. Le temps que cela se résorbe, vous perdez encore une trentaine de minutes en direction de stand. Merci Adrien et puis bon courage hein, si vous êtes dans ces embouteillages. Vivacité vous détend avec Roger Glover. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Roger Glover et dans un instant les people en vacances, celui qui vous attend sur les étapes du beau vélo de Ravel sera notre invité, votre invité dans quelques secondes, il s'agira d'Olivier Coll. Cuisine Créfelle. Nos soldes, c'est jusqu'à moins 70% sur une sélection de cuisine d'expo. Cuisine Créfelle, mon rêve, ma cuisine. Les vacances, ça n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir.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 Les People en vacances avec Olivier Coll ce matin. Bonjour Olivier. Bonjour Stéphane. Comment ça va Bien remis, du beau vélo de Ravel à Nivelle. Mais on ne s'en remet jamais Stéphane parce que c'est à peine fini que ça recommence. Donc. Effectivement. <rire> voilà. et oui, vous, vous nous donnez d'ailleurs rendez-vous à, à Morosnet. C'est vraiment... Au tout pied du viaduc. Au pied du viaduc de Morosnet. Ouais, on va fêter les 100 ans d'un viaduc ferroviaire qui est le plus long de Belgique et qui culmine à 58 mètres de hauteur et j'ai cru comprendre je vais devoir descendre en rappel depuis le tablier du pont euh, samedi donc ouais. voilà je ne sais pas si le plus gros entraînement est celui du rappel ou celui du, euh, rappel, du vélo là. pour euh, ce samedi <rire> oui exactement ravel ou rappel à voir effectivement effectivement faudra choisir en tout cas vous allez cumuler les deux c'est sûr puisque c'est une balade de 36 km c'est euh, un des parcours les plus longs aussi oui les plus longs et franchement des, des plus plats adrien Jovenot aussi n'était pas en vacances nous dirait qu'il est plat comme la main mais <rire> non c'est vraiment ce sera pas le cas euh, ce samedi mais évidemment abordable et puis à y la boucle adepse pour euh tous ceux qui veulent faire une petite dizaine de kilomètres en famille, on a tout prévu. Voilà d'ailleurs, allez voir hein, sur Viacité.be, euh, vous cliquez sur le beau vélo de Ravel et là vous avez toutes les infos pratiques, euh, c'est complètement gratuit, euh, le brunch est offert aux 2000 premiers arrivés à 9h30. Les t-shirts sont offerts aux au 1000 premiers également, même 1200 premiers, ouais. les, euh, la partie festive est offerte parce qu'il y aura Elmout Lotit qui sera là, mmh. il y aura aussi un groupe liégeois qui euh, est d'origine chilienne qui s'appelle Zamanek, et puis Florent Brac qui viendra nous présenter son single qui risque de bien classé pour cet été, paraît-il ah Oui, dans le tip-top notamment, j'ai vu qu'il était déjà classé, il pourrait monter samedi. Où partez-vous cet été Est-ce qu'il y a des vacances, du coup, avec ce beau vélo de Ravel, ah bah Écoutez, là, vous téléphonez à point nommé parce que c'est en train de se réserver la Normandie est à l'horizon pour le mois d'août prochain. La région de Cabourg, l'arrière-pays, la région de Vire, voilà, nous allons aller dans, dans ce coin-là. Quel a été votre meilleur souvenir de vacances Euh, « Meilleur souvenir de vacances ?» C'est des vacances à vélo. Mmh. Alors, vous allez dire « Non, il exagère sur ce coup-là », mais c'est vrai. Euh, c'est euh, un voyage que j'ai eu l'occasion de faire, de rallier Bordeaux à Montpellier par l'intermédiaire du canal parallèle à la Garonne et, et le fameux canal du Midi. Dix jours à vélo où on a l'impression d'être au bout du monde alors qu'on est finalement qu'à 1200 km de la maison. Mais euh, l'autonomie à vélo, c'est quelque chose qui me, vraiment me plaît beaucoup. Et pouvoir faire des rencontres tous les soirs dans les différentes étapes, c'est vraiment un de mes plus beaux voyages, une de mes plus belles périodes de vacances. Êtes-vous plutôt camping ou hôtel Alors plutôt des deux. Hôtel, c'est bien pour certaines occasions, mais la chambre d'hôte, voire le gîte, euh, est mieux Parce que c'est plus authentique, l'hôtel, on peut retrouver le même hôtel dans tous les pays du monde. Tandis que quand on va chez l'habitant, on profite pleinement, je trouve, de, de la culture, de l'endroit qu'on visite. Et puis on fait des rencontres aussi beaucoup plus spontanées que la table du voisin euh, touriste lui aussi, qui euh, n'a qu'une envie, c'est de faire la nouba jusqu'à 4h du matin. C'est pas vraiment ça mon style de vacances. <rire> on a bien compris. Quel est votre apéro, votre cocktail favori pendant l'été Moi je suis fort gin pour le moment et c'est vrai qu'on peut être très imaginatif avec les différents toniques qui ouais. se mêlent au jean, les ingrédients. C'est très ludique aussi, hein, découper des aises d'orange, un peu de cardamone, quelques du concombre, voilà, ou ouais. ouais, pourquoi pas euh, tomate mozzarella euh, avec du jean. Ah c'est goûté ça, ça. ça. C'est incroyable. Ah, ben, si, ça. Si. Et il, faut, il faut oser c'est carrément terrible <rire> bon euh, c'est que pour les adultes évidemment euh, quel est votre oui, et plat puis, euh, oui. à, à déguster avec modération comme le dit l'adage oui effectivement <rire> <rire> sur, surtout le gin pas la mozzarella quel est votre plat préféré l'été Qu euh, plat préféré bah, on est plutôt sur des plats moi je suis euh, assez fan de la cuisine grecque mm. et la salade grecque je peux, je crois, manger euh, pratiquement matin, midi et soir pendant l'été, à condition que la météo soit à l'avenant, mais voilà. Et puis, euh, quelques souffles acquis euh, et d'autres plats, plats grecs euh, me, me font bien plaisir. Ouais. Olivier Colle, vous qui voyagez beaucoup avec le beau vélo de Ravel, etc., vous connaissez bien la Belgique. Dans quel endroit vous sentez-vous le plus en vacances chez nous Quand on est en Belgique, ah là, il y a une région. Alors Moi, je viens de la, la région spadoise, donc d'Office. Je suis pratiquement en vacances tout puisque pas mal de Belges y viennent, viennent y séjourner. Mm -hmm. Et ce que j'aime beaucoup, alors dans les dernières découvertes que, que j'ai faites, c'est la Tulini, donc euh, la région de, de Thuin le, euh, toute cette région-là, je trouve ça que c'est vraiment, vraiment superbe. Et puis également, j'ai un coup de cœur pour le Hainaut occidental, la région de la Wallonie-Picarde, où je trouve pour des liégeois, on retrouve un peu la. Le même, même, le même état d'esprit, ouais. le même esprit festif que, que les Liégeois alors qu'on est à l'autre bout de la Wallonie et voilà, moi c'est un endroit où je me plais vraiment bien aussi. Eh ben on va se dire merci Biloute hein <rire> Évidemment. Et à samedi à Morosnet sur le Beau Vélo de Ravel, donc dès 9h30. Et vous serez là, Stéphane. Maintenant, vous faites partie de la bande du Beau Vélo. En plus. Oui, oui, bien sûr. C'est, gén... franchement, il y a une ambiance de fou. C'est, il faut y aller. Ceux qui n'ont jamais testé le Beau Vélo de Ravel. Y Et Émilie de Kegel qui, qui va nous parler de l'été euh, du bon côté dans un instant. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Beau Vélo de Ravel. Non, mais je me tâte. Mais franchement, il faut y aller. Mmh. Il faut y aller. On Même si vous, vous tâtez, Émilie, de vélo, venir. Mais quand on n'a plus de vélo. Mais c'est pas grave. Et on, on peut. Vous savez qu'on sait un simple email à Ravel@rtbf.be. Vous dites je n'ai pas de vélo. Il m'en faudrait un pour samedi. On vous en trouve. Il y en a plein en location. On peut même pousser le vice jusqu'à euh, moyennant une toute petite partie financière. Vous prêtez un vélo électrique. Si ah. vraiment euh, ah. il fallait vous aider, ah. vous assistez encore un petit peu plus quoi. Donc voilà. Ah bah c'est noté. Euh, oui franchement il faut y, voilà. y aller. Merci beaucoup Olivier. Et, euh, et à samedi, à mort, sam c'est notre euh, relochage <rire> à tous. <rire> Salut. Salut. Dans un instant, on parle de l'été du bon côté. Ce sera des trésors avec Émilie de Kegel. Ce sera juste après la douce voix de Marine Naké qui arrive sur Vivacité. Voici Homeless. à 11h48. De 13h à 15h sur Vivacité, l'été du bon côté avec Émilie de Kegel. Qui est installée depuis euh, quelques minutes, ça va Émilie, vous voulez un truc à boire Ah euh... oh bah écoutez, euh, vu l'heure, est-ce que ce serait bien raisonnable euh, Ouais moi je prendrais bien un verre de vin blanc. Un petit verre de vin blanc, ouais. Ouais. juste histoire de... Bien frais, avec des glaçons dedans ou pas ah, Pas de glaçons, mais bien frais. Bien frais, ouais, d'accord, ouais. on va voir ce qu'on a dans ouais. le réfrigérateur. Ou ouais, ouais, un café, c'est bon aussi. Hein. Un café, ah, oui, c'est contrasté. Hein. Oui, mais enfin bon, voilà. Mais ça fait partie des boissons euh, que les Belges aiment. Et ouais. ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, notre sujet dans l'été du bon côté, c'est cette fameuse phrase, qu'est-ce qui fait vibrer les Belges ouais. Alors que ce soit en termes de boissons, en termes d'artistes, de musique, de ciné, de télévision, de radio, de vêtements, de couleurs, d'endroits pour passer les vacances. On va essayer de faire en sorte que le Belge n'ait plus de secret pour nous ou que nous n'ayons plus de secret pour personne en fait. C'est une oui. enquête, une enquête euh, que, hein, oui. très sympathique qui a été menée par Christelle Gilquin du magazine Femmes d'aujourd'hui qui sera notre invitée, hein, comme tout au long de l'été. Donc voilà on verra un petit peu quels sont nos goûts à la noire jaune rouge des résultats à lire évidemment dans les Femmes d'aujourd'hui de cette semaine et à entendre à partir de 13h et si vous, vous avez envie de nous donner votre avis parce que si je vous dis qu'effectivement qu'en termes de musique belge, c'est Stromae qui vient tout de suite En tête de liste, il n'y a pas besoin de faire du suspense, tout le monde le sait. Mais peut-être que vous, à la maison, vous dites Ouais, non, pas pour moi. Eh bien, dites-le nous via la page Facebook de l'émission ou par SMS. Ok, d'accord. Donc la musique, les pralines, les tout, chocolats. Tout, euh, tout. Le vin, parce qu'il y a du vin en Belgique. Bien les bières. Oh, en les les beaucoup bières, bières, mais évidemment. Oh là là, y en a beaucoup de bières. Les fromages, les pâtisseries, les produits du terroir de chez vous, ceux que vous avez été découvrir ailleurs. Euh, voilà, on, on va vraiment brasser large. Voilà, les vacances des Belges. Est-ce que c'est Tore Molinos Est-ce que c'est Salou, comme le chante les Gauffes, Ou est-ce que c'est plutôt le sud de la France, dites-le nous, on va parler de nous, voilà, on va, eh voilà, on va être un petit peu chauvin, belge. 100% belge. Vous serez donc à 100% tout à l'heure aussi. Exactement. Comme Johnny. Tout à fait. du bon côté. David qui lui avait écrit cette chanson, je pense, 100%. Johnny Hallyday était sur Vivacité, la conso avec Aurore Salsano. L'été, c'est la saison des couleurs, bien sûr, une saison idéale aussi pour se colorer les ongles. Je parlais évidemment aux dames, là, hein, notamment des pieds puisqu'ils seront exposés dans les sandales. Aurore, c'est donc le moment idéal pour parler du vernis permanent. On l'appelle aussi vernis semi-permanent. Semi, parce qu'il ne faut pas non plus rêver. Il tient bien plus longtemps que les vernis classiques, mais ça va jusque 2, voire 3 semaines maximum. De quoi s'agit-il exactement Eh bien, c'est un gel pigmenté qui sera beaucoup plus résistant au choc qu'un vernis classique. Il peut être placé en institut, compter alors entre 20 et 50 euros la pose, ou à domicile en investissant dans un minimum de matériel. Le vernis permanent se pose en 4 étape. Et oui, pour être belle, il faut souffrir. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, puisque ça ne fait même pas mal. Première étape, la pose d'une base. Ensuite, deux couches de vernis, et puis une couche de finition, et enfin, entre chaque couche, un petit passage sous les lampes UV, histoire de durcir la matière. Si vous décidez de faire ça à la maison, il existe des kits de base, avec produits et lampe UV pour 120 euros à peu près. Une fois les deux semaines passées, qu'est-ce qui se passe Eh bien, d'abord, votre ongle aura bien poussé. Le vernis se sera peut-être un peu abîmé. Bref, il faudra enlever ce vernis. Là aussi, vous pourrez choisir soit de passer dans un institut pour ce qu'on appelle une dépose, comptez une quinzaine d'euros, ou alors vous pouvez le faire à la maison avec des cotons d'oîtes que vous allez imbiber de dissolvant à l'acétone. Vous faites ensuite des petites papillotes en aluminium histoire de faire macérer le tout, et après, vous enlevez la matière ramollie avec un petit bâtonnet de bois Attention, les ongles restent fragiles et enlever le vernis permanent demande de la patience et de la dextérité. Pareil pour la pose du vernis. Au départ, il vaudra mieux le faire sur des ongles en bonne santé. Si vous en êtes à votre première expérience, on vous conseille vivement de faire appel aux professionnels. Merci beaucoup, Aurore Salsano pour tous ces bons conseils. C'est toujours le pied votre chronique. As the day will come to shore.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 style uh -huh. sur Vivacité, c'est Puggy. et dans quelques secondes l'actualité. Puis on revient avec Denis Collard qui est prêt pour la météo de vos plages et de vos vacances surtout. Meubles Jauré, comparé c'est gagné. Meubles solde sur plus de 8000 mètres carrés. Trois étages de meubles contemporains au classique. Rapport qualité-prix imbattable. Des soldes exceptionnels que vous ne verrez pas ailleurs. Meubles Jauré à Rims, autoroute direction Anvers, sortie 32 ou jore.be Besoin d'un bon matelas? Pour les soldes, une seule adresse, Litry e à Liège. De moins 15 à moins 50% sur tous nos matelas et livraison gratuite. Litry e l'incontournable maison de confiance, rue Jean d'Outremeuse 35 à Liège.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 Vivacité vous informe avec vous, Delphine Vreux. Bonjour, le prêtre a été tué dans son église. Selon la police, deux hommes ont surgi dans une église à Saint-Étienne de Rouvray, près de Rouen, en Normandie. Ils ont retenu cinq personnes. Un otage a donc été exé exécuté un autre est entre la vie et la mort. Euh, Julien Geffredo, les assaillants ont été abattus, mais comment cette prise d'otage a-t-elle débuté La prise d'otage débute ce matin vers 9h45 quand deux hommes font irruption dans l'église en passant par la porte arrière. Munis d'armes blanches, ils retiennent les personnes présentes dans l'église. Le curé, deux sœurs, au moins deux fidèles. La police, plus précisément la brigade d'intervention et le RAID, son unité d'élite, arrivent sur place. Rapidement, des témoins entendent des coups de feu. L'assaut est lancé, il est environ 11h. Les deux preneurs d'otages sont abattus par les forces de l'ordre. Dans l'église, les policiers ont découvert le corps du prêtre Jacques Hamel âgé de 86 ans, il aurait été égorgé. Un autre otage est lui grièvement blessé entre la vie et la mort, selon le ministère de l'Intérieur. Il y a quelques dizaines de minutes, le parquet antiterroriste a été saisi du dossier et le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, ainsi que le président François Hollande doivent bientôt se rendre sur place. Et on ne sait rien encore des motivations des deux preneurs d'otages. Les démineurs du RAID sont également sur place pour vérifier si l'église n'a pas été piégée. Un enfant de 4 ans est tombé d'une fenêtre du quatrième étage d'un immeuble hier en fin de journée à Jamblou, il est gravement blessé. Ses parents le cherchaient encore à l'intérieur de l'habitation lorsque des voisins ont découvert l'enfant dehors. Il était seul dans la pièce, on ne sait pas si la fenêtre était mal fermée ou si cet enfant a réussi à l'ouvrir. Un milliard d'euros en plus pour la SNCB. L'État vient à la rescousse pour achever notamment côté Wallon les travaux du RER. La somme est un emprunt. Il faudra encore que l'Europe donne son feu vert. Mais c'est un endettement vertueux, explique le ministre de la Mobilité François Belot. Dans l'opposition, le Parti Socialiste attend de voir. André Flau, ministre du Budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, salue ce véritable revirement politique, dit-il, du gouvernement fédéral. C'est d'abord un revirement politique euh, majeur de la part du gouvernement fédéral qui est sans doute justifié par euh, un constat évident qu'on ne peut pas laisser les travaux du RER inachevés. Et donc, euh, on annonce un milliard en oubliant de mentionner que ça sera sur une clé 60-40, 40%, 40 pour le sud. Or, euh, le RER au nord, il est pratiquement terminé. Au sud, il doit être achevé rapidement. Et euh, le réseau est dans moins bon état. C'est une bonne nouvelle pour euh, la mobilité, sans doute aussi euh, motivée par la pression euh, du nord du pays et plus particulièrement d'Anvers pour permettre ce contournement d'Anvers. Il faut donc saisir... Euh cette opportunité et euh, avoir euh, une réelle concertation euh, à tous les niveaux parce qu'il y a aussi des besoins en investissement productif nécessaire au sud que l'on pense euh, à nos aéroports euh, Charleroi et Liège le tram de Liège et encore beaucoup d'autres investissements dans des secteurs importants et d'intérêt général. André Flao joint par Fabien Vanekout et c'était une information lue ce matin dans le journal le soir les syndicats de Cuic euh, rencontrent la direction ce midi c'est une réunion qui était prévue depuis le Longtemps. Mais la transformation des Quick en Burger King va s'imposer dans les discussions. L'opération de rachat doit être finalisée pour la fin de l'été, mais les chiffres n'ont pas été précisés. Quick compte 92 enseignes chez nous en Belgique. Adrien Demet sur les routes, c'est toujours aussi calme ce midi. Oui, oui toujours, toujours une situation de trafic bien fluide, si ce n'est quelques ralentissements liés à un accident qui s'est produit tout à l'heure sur le 40 entre Bruxelles et Ostend. L'accident était autour de Neveleux, la chaussée a été dégagée il y a une quinzaine de minutes. Le temps que ces fils se résorbent, vous perdez toujours 10, 15 à 20 minutes donc à l'approche de Neveleux vers Ostend. Et puis des déchets de pneus signalés sur l'E313 entre Anvers et Liège, dans le secteur de Boire soit au niveau du kilomètre 102, il se trouve en bande de gauche, c'est en direction de Liège. Enfin sur le 17 entre Courtrai, entre euh, Courtrai et la France, pardon, entre Courtrai et Lille. Je dis bien, vous êtes ralenti assez fortement. À présent une trentaine de minutes perdues à partir de Halbec jusqu'à la frontière française. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et jusqu'à 13h, un air de vacances avec Stéphane pieboeuf Et nous allons rester chez nous en Belgique avec le groupe Ouvre Merci Delphine Reux. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be slash investir. AXA, réinventons la banque. Un air de vacances sur Vivacité. Baby, don't you know You gotta suck it up and let him go He calls you baby But can't you see You're gonna wind up in a mess like me No, you don't understand Suffer, so he calls you, baby, but can't you see you're only living in a fantasy? Though no, you misunderstood when I said he was good. I simply meant he does me love. mouverphonie que vous verrez en concert Vivacité dans le cadre du festival Seine sur Sambre, un cadre magnifique, ce sera le 26 août à l'abbaye d'Aulne et puis également dans la province de Liège, c'est le festival Fiesta City. Le groupe se produira le 27 août à Verviers. Dans un instant, le deuxième tube de l'été et nous allons tomber la chemise. Topit, astuce congélation du jour. Nous, laisse la congélation Topits, tenons droit, spontanément.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 La présente les Showcase Joker Plus du Beau Vélo de Ravel. Hola, c'est Xamanec. Nous sommes heureux de pouvoir venir partager notre musique sur la scène du Beau Vélo de Ravel ce samedi 30 juillet à Moresnet. Venez chanter et danser avec nous. El Lotti sera également de la partie. Hasta Sabado. Le Showcase du Beau Vélo de Ravel ce samedi 30 juillet à Moresnet. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance.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 de l'été dans un air de vacances avec Tomber la chemise de Zebda, un groupe qui provient de Toulouse et ce succès date de l'année 1929. Euh, c'est une chanson qui figurait sur leur troisième album qui s'appelle Essence Ordinaire et d'ailleurs ils ont remporté une victoire de la musique en 2000 dans la catégorie chanson originale de l'année pour ce titre Tomber la chemise. Et puis euh, c'est également un grand carton chez nous en Belgique Dans le tip top notamment, puisque tomber la chemise atteint le top 3 des ventes durant l'été 1999. Allez, on va se découvrir, il fait beau, pas de rhume à attraper. Vous connaissez bien l'accent de Toulouse, hein, Tombe la chemise, euh, c'est parfait, c'est ensoleillé, c'est ce qu'il faut dans un air de vacances et sur vivacité, pour vous apporter du soleil là où il n'y en a pas, parce que je sais qu'il y en a qui travaillent, qui sont déjà partis en vacances, qui font un petit peu le blues des vacances, ça existe hein, quand on s'est tellement bien amusé en vacances et puis qu'on revient à la réalité du travail. C'est pas toujours facile. Quoi qu'il en soit, on est en vacances sur vivacité tout l'été. Direction, direction la météo des plages, euh, direction le studio de Nicolas. Voilà, on va pas se mentir, euh, Denis n'est pas. Euh, Dans les Baléars ou euh, je sais pas, bon, euh, non non non, Denis, euh, vous êtes de retour et euh, on va prendre euh, la direction des rivages de Porec en Croatie, un SMS de Cécile qui est arrivé au 3063, c'est beau la Croatie Denis Oh là là Stéphane, je ne peux que vous recommander euh, les côtes d'Almat, ça c'est mmh. magnifique, et donc euh, sur euh, Porec, je sais pas comment on va prononcer ça exactement, hein, mais bon... Ouais dire euh, porec en tout cas. Et bien demain, plein soleil, 30 degrés, puis euh, jeudi on a des petits passages d'averse mais on garde 31 degrés et puis à nouveau temps sec de vendredi à dimanche. Nouveau passage d'averse et d'un petit coup de tonnerre lundi avec euh, 30 degrés également et puis mardi, un ciel nuageux et 29 degrés, donc euh, pas de difficulté et pas de soucis à se faire en Croatie. Et pour terminer Denis, c'est en Turquie que nous nous rendons Claire et Vanessa s'envolent pour Khmer. Lunettes de soleil obligatoires, j'imagine, là-bas Oui, évidemment, Stéphane. Et puis, euh, j'imagine que si Claire et Vanessa sont de la région liégeoise avec un petit peu d'accent pourrait dire en arrivant mais quémère bon voilà <rire> pour anecdote ceci étant dit euh, à côté d'Antalya quémère on n'a pas vraiment besoin de météorologue pour l'instant car les jours se suivent et se ressemblent alors euh, mercredi jeudi vendredi c'est plein soleil 33 degrés samedi dimanche lundi c'est plein soleil 34 degrés mardi c'est plein soleil 33 degrés allez pour m'amuser je vais quand même donner les températures de la nuit 23 2 24, 26, 27 degrés même pour dimanche, voilà ben n'oubliez pas votre crème solaire et puis vérifiez quand même en arrivant dans l'hôtel que la climatisation fonctionne bien effectivement, merci Denis Collard et si vous souhaitez interroger Denis sur le temps qu'il fera lorsque vous serez en vacances vous pouvez nous envoyer votre destination et vos dates de séjour par SMS au 3063 ça vous coûte un demi euro l'envoi de message Solde, solde de monstre aux meubles mailleux. C'est le meilleur moment de l'année pour réaliser de bonnes affaires. Infos et promotions sur MeubleMaillot.com. On ira tous au paradis du matelas. Maintenant, moins 50%. Paradis du matelas à l'heure en face du McDonald's. Solde démentiel chez Brico Rulo. Un exemple parmi beaucoup d'autres, moins 20% sur tous les meubles de salle de bain. Brico Rulo atteint l'eau, membre Andy Home. La Pro -Ligue.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 Jusqu'à 13h Un air de vacances Sur Vivacité Take me far right I beat up my mind Like you Used to be so kind You forgot that time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 Again c'était Alice on the Roof. Tiens, lucky, lucky, c'est la chance, le bonheur. Et hop là, ça vous dirait peut-être d'aller en famille, profiter d'une journée euh, au Monde Sauvage des Wai, en province de Liège. J'ai un pass, quatre invitations d'une journée pour profiter pleinement du Monde Sauvage des Wai, gratuitement, grâce à Vivacité. Allez voir, c'est une montagne d'amusement, euh, monde et puis il y a la chanson du Monde Sauvage. Dis-moi, dis-moi, dis-moi le nom d'un animal du Monde Sauvage des Wai. Sylvain, tu connais pas un peu la Alors, bah, chante aussi une fois <rire> Enfin bref, euh, si vous souhaitez vous y rendre, c'est euh, une bonne idée d'escapade pour ceux qui partent pas en vacances ou ceux qui euh, sont gourmands de vacances et d'escapades en famille. Et bien, vous envoyez un SMS tout simplement avec le mot « Monde » comme « Monde sauvage des ouailles ».« Monde » au 6003, ça vous coûte 75 centimes d'euros l'envoi de message. Vous envoyez « Monde » au 6003 et avant 13h, on va vous appeler en direct pour vous offrir ces 4 passes d'une journée inoubliable au « Monde sauvage des Ways. chose promise, chose due, je vous ai promis d'appeler Daniel Guichard, et eh bien nous l'aurons au bout du fil, dans quelques instants, juste après Alain Bachoum, que voici avec Gabi, oh Gabi. Je fais mon footing au milieu des algues et des coraux et je fais mes pompes sur les restes d'un vieux en je dis bonjour Faut bien que je me mouille C'est ma dernière surprise pas le nez Au Gabi, c'était Alain Bachung sur Vivacité. Et c'est Daniel Guichard qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous par téléphone en direct. Bonjour, euh, monsieur Guichard. Bonjour. Ça Comment allez-vous Mais oui, et vous bien bah Pour l'instant, je vais bien. Ouais. D'accord. Vous êtes en vacances ou pas euh, Je suis toujours en vacances. J'ai la chance de faire un métier où on n'est euh, pas vraiment au boulot et pas vraiment en vacances. Quoi. Alors, je vais vous faire une confidence personnelle. Moi, je vous aime bien parce que vous ouais. êtes un vrai euh, indépendant. Et un vrai artisan ouais, oui, de la musique. Fait, ouais. Je ne sais pas si, euh, si si vous le prenez bien, mais un vrai artisan ah oui, de la musique. Très bien. Est vous, le euh, vous faites tout vous-même. Vous faites tout vous-même. Vous produisez vous-même. Vous vendez vous-même. Et, et je trouve ça fabuleux. C'est une, une entreprise familiale finalement, Daniel Guichard. C'est devenu, devenu une entreprise familiale. Mais euh, euh, au départ, quand j'ai décidé de tout faire tout seul, c'était dans les années 74. Et puis après, j'ai fait la distribution tout seul, c'était 81-82. Mmh. Et puis bah, maintenant, ça a pris des sorts. Et puis c'est surtout le système qui nous permet de le faire avec l'Internet. Avec... Oui. Voilà. On n'est pas le plus riche, mais on est le plus libre. Eh c'est parfait, ça vous convient visiblement ah, Oui, complètement, alors tout à fait. Quelle est la chanson qui représente le mieux l'été pour vous Oh, C'est une, euh, une, une vieille chanson, enfin, on peut dire une vieille chanson parce qu'elle a quand même pas loin de quarantaine d'années, oui. C'est une chanson de François De Gaulle. Il y a le ciel, le soleil, et la mer. Ah, C'est ouais. une chanson parfaite, elle, elle, elle décrit et tout un peu comme voilà. Merci. Ah, ça, effectivement C'est une chanson Pleine de vitamine Alors je vais, je vais dire Vous êtes réactif Et d'une rapidité <rire> Il s'appelle Sylvain Il réalise cette émission voilà. ah, Sylvain <rire> il est formidable Bravo Bon alors Puisque vous partez Tout le temps en vacances Vous êtes tout le temps en vacances Avez-vous un meilleur souvenir De votre vie Alors finalement De vos vacances ah, les, les, les souvenirs de vacances C'est surtout Quand j'étais môme Quand j'étais petit je, On partait en Bretagne On partait à quibron Dans le Morbihan Et ce euh, qui Ce qui me marque le plus, c'est l'énervement qu'on manifestait le soir parce qu'on partait de nuit, dans le train de nuit. Et euh, mon père est parti chercher le taxi avec mon frangin, et qui était plus grand que moi. Et je ne sais pas, j'avais 6, 8 ans. Et on était énervé avec ma frangine. Ma mère a essayé de nous calmer. On montait dans le train... Euh Il était 11h du soir, quelque chose comme ça, et on arrivait à 7h du matin, et ça c'est le grand souvenir. On ouvre les yeux, euh, on dort sur les couchettes, euh, enfin ouais. sur les banquettes du train, et on se réveille, on arrive à Kiron. C'était des trains à vapeur, c'était juste après la guerre, voilà. Très bien, merci de l'avoir partagé en direct sur Vivacité. Alors Daniel Guichard, êtes-vous plutôt camping ou hôtel Eh ben, je ne suis, euh, suis pas camping, je ne suis pas hôtel parce que, comme je vous le disais, j'ai la chance d'habiter dans un endroit où il fait toujours beau. Et quand je me déplace avec mon camping-car qui fait euh, presque quasiment 10 mètres de long, Cette tonnes c'est ma maison. Ah ouais. C'est ma maison qui roule, donc je suis en tournée avec ça. Et si j'ai à me déplacer quelque part pour quelques jours, ben je, suis, je suis dans ma maison qui roule. Piscine, mer ou montagne Bah, je ne peux pas dire autre chose, j'ai piscine, elle est devant mes yeux. Ah, oui, forcément. La Donc, météo bah, idéale bah, ouais, de oui, vos bah, vacances bah, Quelle est la météo bah, idéale est, de vos vacances C'est celle que, que j'ai aujourd'hui, euh, il fait 30 degrés à l'ombre et euh, le ciel est bleu, euh, les oiseaux dorment. Il y a eu deux, deux ou trois cigales qui viennent traîner par ici parce que je suis, je suis dans le et oui. c'est plutôt la, la Provence mais bon de temps en temps il y a des cigales un peu perdues qui viennent par ici Vous savez que vous nous faites rêver la Daniel Guichard hein. <rire> Mais je vous envoie je vous envoie un petit peu de soleil si vous n'êtes pas trop gâté en ce moment mais Surtout pour demain parce qu'aujourd'hui ça se passe bien en Belgique mais demain il va y avoir ouais, de la Profitez, okay. profitez. Et, Attendez dites-vous Stéphane je veux dire quand même une chose les grenouilles elles ont aussi droit au bonheur Ça c'est vrai Ça, c'est vrai. Voilà. Ouais. Oui, mais bon, moi, nous, ça ne nous en en dérange pas de vous en envoyer des que... grenouilles hein, chez vous. Ça me déteste. On fait un échange, hein, un peu de, ouais, scénario, non, un non, peu de non, grenouilles. Non, oh, non mais gardez-les, gardez-les. Elles, elles, elles vont être dépaysées. Est-ce que vous avez un apéro ou un cocktail favori au bord de votre piscine Euh, alors je vais vous dire, ça tombe très bien, je me suis fabriqué un truc avec, j'ai des, des, des, plein d'arbres, j'ai des, des orangers, des citronniers chez moi, et j'ai une espèce de variété que j'avais achetée il y, a, il y a une vingtaine d'années, croyant que c'était des petites clémentines, mais en fait j'ai des petites oranges acides qui sont absolument, euh, qui font faire la grimace quand on les mange, elles sont toutes petites, et j'ai trouvé un, le moyen de les mélanger avec euh, du. Castle in the snow sur Vivacité. Et il y a quelques instants, euh, nous mettions en jeu un pass familial d'une journée inoubliable pour quatre personnes au Monde Sauvage des Way. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier à vous toutes et à vous tous qui avez participé. Vous étiez des centaines à nous envoyer euh, Monde par SMS. Évidemment, il n'y a qu'un seul gagnant et c'est une gagnante. Elle habite dans la région verviétoise. Nous sommes précisément à Andrimont. C'est Marianne qui est parmi nous. Bonjour Marianne. Oui, bonjour. Comment ça va Ça va Vous passez un bon moment avec nous sur Vivacité Oui, tout à fait. C'est encore plus puisque j'ai gagné les places. Ah, effectivement, c'est le truc en plus, l'étincelle qui va briller encore plus que le soleil pour vous aujourd'hui puisque vous venez de les, les remporter. Vous irez au monde sauvage avec qui Dites-nous tout. Ben avec mes petits-enfants. Qui s'appellent Ils ont quel âge Éliott euh, et Émile. Éliott et Émile. Oui, un qui a 5 ans et l'autre qui a va bientôt avoir 2 ans. Ah, c'est magnifique. Ils connaissent la chanson ah, oui. du Monde Sauvage des Waïs euh, pas encore, ce sera l'occasion de leur apprendre. Ah bah oui, et vous, vous la connaissez un peu Bah un petit peu, un petit peu. Ah bah allons-y alors. Attention, c'est à vous mon sauvage des heureusement <rire> que vos petits enfants ne la connaissent pas parce que je pense qu'il va falloir répéter un petit peu mais pour un début c'est bien. bien Bon, amusez-vous bien en tous les cas et surtout euh, bah, plein de gros bisous dans, dans la région de Verviers, où on écoute Vivacité sur 103FM à bientôt okay. merci beaucoup, bonne journée revoir. Au revoir. et si vous aussi vous voulez gagner plein de cadeaux eh bien rendez-vous demain et euh, tout à l'heure d'ailleurs avec Marc Vernon dans Vivre Ici dès 15h jusqu'à 17h sur Vivacité il y a encore plein de surprises pour vous avec 365.be Sometimes it's hard just trying to hold on. Sometimes all that you want is to go home. Sometimes you know you're stuck in the trap Sometimes you just keep in the struggle. I know I took it upon myself. And I can find a way to hide all the dreams I fell so far. So far Alex Jarmis, suite Afterglow. Le beau vélo de Ravel, c'est au vivacité. Et lors de ces balades, le beau vélo de Ravel emprunte très souvent une partie du Ravel, ce réseau de voies vertes réservé aux usagers lents. Mais comme tout chemin, toute route, ce dernier doit être entretenu. Alors comment ça fonctionne La réponse avec Adrien Jovenot et Alice Gobier du service public Wallonie. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous, mardi midi c'est Alice que nous accueillons, Alice au pays du Ravel, comment ça va Alice Super et toi Adrien Très très bien, Alice du service public de Wallonie, on parle aujourd'hui de l'entretien, des modalités pratiques pour entretenir le Ravel Ben oui, parce qu'en Wallonie, bien entretenir le Ravel, c'est sacré. Alors euh, exactement, ça se passe via un accord, euh, une convention entre la commune et la région wallonne. La plupart des communes ont d'ailleurs signé cette convention. Euh, donc ce que la commune doit faire, elle doit prendre en charge les frais d'entretien ordinaire comme le fauchage, le balayage, le débroussaillage, l'élagage aussi. Euh, C'est aussi aux communes euh, que retombe le devoir d'assurer le nettoyage du ravel et le contrôle policier des lieux. A elles aussi de s'assurer de l'installation et de l'entretien du mobilier urbain et touristique comme les bancs, les tables, les poubelles, euh, bref, tout autre dispositif aussi limiteur d'accès. Donc la commune fait euh, plein de choses mais la région Wallonne ne se tourne pas les p... Elle s'occupe de quoi dans cette convention Alors elle, elle assume les frais qui sont dits extraordinaires. Ça couvre la réparation des ouvrages d'art, les réparations du revêtement, l'entretien du marquage et la signalisation. C'est aussi la région qui va prendre en charge les frais d'investissement autres que le mobilier urbain et les plantations. Euh, pour ce qui est des communes qui n'ont pas encore, on espère, signé cette convention, il faut savoir que c'est la région Wallonne qui s'occupe toujours de l'entretien et des frais ordinaires. A euh, signaler aussi que le Ravel qui se trouve sur le chemin de Halage est entretenu, lui, par les districts des voies hydrauliques. Et donc, si le citoyen veut signaler un dépôt d'immondie sur le Ravel, c'est à la commune qu'il doit le, le, le signaler Oui, oui. Ben, le citoyen peut toujours s'adresser à sa commune, mais il peut aussi se rendre sur notre site internet ravel.wallonie.be dans la rubrique « contact ». Et nous, nous nous chargeons ensuite de relayer la demande auprès des services compétents et d'assurer que le problème est bien traité. Euh, que ce soit effectivement un dépôt d'immodisme aussi des trous dans le revêtement le mobilier urbain qui est vandalisé ou un endroit où la nature est un peu trop envahissante, vous pouvez toujours nous contacter mmh, La nature sera omniprésente en tout cas ce samedi 30 juillet puisque nous serons du côté de Moresnet entre autres sur la Venban à découvrir avec Vivacité à samedi Alice À samedi. Merci Adrien et avant de vous retrouver ce samedi à eh bien on vous retrouve fin de la semaine pour nous reparler de ce Ravel Qui est non-stop sur Internet, allez voir, c'est sur vivacité.be. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec NG Electrabel. Méga sold chez Plumard. Plumar. jusqu'à moins 65% sur des centaines de matelas, sommiers, lits, box springs, linge de lit. Dormir et tout un art. Il y a toujours un plumard près de chez vous à Rocourtte et Vervier ou sur plume-ar.be. Plumard. Vous vous sentez à l'étroit Sur Vivacité, demain, dès 9h, la Grande Évasion vous emmène visiter le monde. Partez en vacances avec les conditions last-minute de Volkswagen. Des conditions exceptionnelles sur une sélection de modèles de stock. <tousse> Rendez-vous maintenant sur Volkswagen.be.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 Dès 13h, l'été du Bon Côté sur Vivacité, puis dès 15h, Marc Vernon vous attend avec toute son équipe pour l'émission Vivre Ici avec plein de surprises et des cadeaux. Et nous, dans un instant, nous allons faire le tour du monde des hits. en prendra la direction du Portugal après france comme une goutte, comme un sourire. C'était France Gall sur Vivacité et tout de suite on va prendre la direction de, du Portugal hein, puisque c'est le hit, euh, le hit ça s'appelle comme ça, le tip top au Portugal, c'est le list Portugal et en quatrième position c'est Justin Timberlake. C'est un magnifique pays ceci dit Portugal, je ne sais pas si vous avez déjà visité. Le Portugal, tout de bien, pas de tasse de bacalao. Emily euh, de, de Kegel, vous êtes déjà allée euh... Oui, allez je bois à Lisbonne c'est pareil c'est superbe franchement superbe la tour de Belém tour de Belém et je sais pas la morue à l'ail avec les pommes de terre s'appelle le alors ça c'est la brandade de morue ça. non non c'est le bacalao je pense le bacalao mais bacalao c'est la morue mais vous avez les pachetages de bacalao c'est les acras de morue qu'on connaît mieux les beignets quoi d'accord et il y a les petits biscuits aussi les pachetages de nata mais ça c'est les espèces de petits flancs c'est franchement un super pays numéro 3 du tip top portugais c'est Kongs. Du tip top portugais, c'est à votre avis, Émilie. À votre avis, allez, sans, sans rigoler. Euh, le, alors, au numéro 1, Imani. Et numéro 2, euh, euh, je ne sais pas moi, Cristiano Ronaldo qui fait le hit parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. Non, Enrique Iglesias. Vous parliez de la Coupe du Monde, justement, avec ouais. plutôt de l'euro, en parlant de l'euro. Ah euh, oui, c'était ouais, l'euro, non, ouais, sur, non c'était <rire> surtout l'euro. <rire> et le de mois dernier, c'était l'euro. C'est vrai, c'est ouais. vrai, c'est vrai. Et justement, à votre avis, qui est numéro 1 alors Puisqu'ils ont gagné l'euro, ça, ça a un rapport Ah, football, football, Portugal, musique, euro. je ne sais rien. Non, parce que je suis concentrée sur un, un autre truc, David. En fait. David Guetta Bah oui, oui. La chanson non mais... de l'Euro, c'est normal, ils sont toujours non, ils ont gagné. Oui, mais aujourd'hui, je, je vais vous dire franchement, Stéphane, moi je m'en fiche complètement. Ah bon, pourquoi Parce que vous m'avez défié hier. Ah, je vous ai défié, comment ça Parce que je vous ai nargué en disant, ouais, c'était quoi le type de l'été en Azerbaïdjan, parce qu'on en a marre ah Et toujours... Eh ben, je vous en ai trouvé. C'est pas vrai. Ah bah si, c'est vrai. Non. Si, c'est ça. Ah. Ne cherchez pas, c'est pas connu ici, hein. Okay. C'est pas une reprise d'un truc Absolument pas. C'est J'ai juste, juste un tout petit peu triché. Ce n'est pas le hit de cet été. Ouais. C'est le titre qui a représenté l'Azerbaïdjan à l'Eurovision ah ouais. en 2011. Sinon, j'ai pas trouvé à part des musiques folkloriques, mais je vous ai trouvé, donc je m'applaudis. Eh oui, bravo. <rire> mais je dis bravo. Mais prochain défi pour demain. Le Mozambique. Allez. Non, non, non, le Bouton. Le Bouton. Ah, le Bouton. On voilà, j'ai envie le tube de l'été du Bouton demain. Le de Bouton, train. Super. Bon Et je vais vous laisser ma place parce que euh, on va parler de la Belgique. là vous allez nous parler de la Belgique tous ensemble. On va parler de la Belgique. On va parler de nos goûts à la noire, jaune, rouge. Qu'est-ce que vous aimez manger Qu'est-ce que vous aimez voir, écouter, entendre Bref, on y va, on se fait plaisir, et c'est une une enquête avec des résultats. Attention à prendre très au sérieux dans le film de d'aujourd'hui de cette semaine. Je m'enlève rêve et je te bouscule et je vous cède la place. Et vous surtout, tu ne me réveilles pas, ouais <rire> Bah Quoique, avec Juliane <rire> Julian Perretta, ce n'est pas la chanson la plus calme de l'été, mais c'est encore une fois vitaminé. Miracle When the leaves turn brown I watched it burn Across the sun And above the clouds The siren's clear I'm ready to fall And find a lover That was meant for me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 A miracle that was meant for two. I save you, you save me, a miracle with every beat of my heart. l'été solaire mini format premier soin tout est chez dit Bonjour à tous, le ciel se partage entre nuages et éclaircies, on attend pour aujourd'hui des à compris entre 19 et 23 degrés, ce sont un peu de choses près, les mêmes valeurs que l'on va garder quelques jours sont tout à fait les valeurs de saison, avec aujourd'hui un temps généralement sec, et pour demain on s'attend à une invasion nuageuse plus importante sur le nord du pays avec des averses possibles, littoral toral au Limbourg, plus au sud ce sera nuageux mais sec, jeudi et vendredi, là eh bien, on n'échappera pas à quelques averses,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 Ce que je retiens donc de cette météo, c'est une invasion de nuages. Ben en même temps, ça fait partie des caractéristiques de la Belgique. Hein. Ça nous fait peut-être vibrer ces petits nuages gris qui nous font tellement plaisir quand on les voit arriver de loin. En même temps, on est euh, on est prévenu. On saura comment faire. Maintenant, jusqu'à 15h, il va y avoir du soleil grâce à notre invitée Christelle Gilquin du magazine Femmes d'aujourd'hui qui va nous parler de ces fameux résultats, ce qui fait vibrer les Belges. Le Belge, vous et moi, nous tous ensemble, musique, ciné, loisirs, vacances, Marc, quelles sont vos préférences Un petit sondage qui va révéler, révéler tous nos petits secrets. Si vous avez déjà envie d'interagir avec nous, n'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer un SMS 3063 pour 50 centimes le message. Mais pour l'heure, synchronisation des montres, il est 13h. 15 jours après Nice, la France fait de nouveau face à un attentat terroriste. Ce matin, deux hommes ont pénétré dans une église au sud de Rouen. Ils ont égorgé un prêtre et grièvement blessé un paroissien. Les deux hommes ont été abattus par les brigades de recherche et d'intervention. Un milliard d'investissements pour la SNCB. Le gouvernement veut donner un coup de pouce à l'accès au port d'Anvers et au RER, le réseau express régional autour de Bruxelles. Le bourgmestre d'Ottigny se réjouit de la nouvelle mais il attend de savoir si elle va réellement se concrétiser. 75 000 Belges souffrent de l'hépatite C en Belgique. La maladie se soigne, on peut même en guérir totalement en quelques mois. Problème, la médecine est loin de diagnostiquer tous les cas d'hépatite. Même les médecins généralistes n'y sont pas toujours très attentifs.